Le notaire fut content de cette interruption. Déjà, Grandet le regardait de travers, et sa loupe indiquait un orage intérieur. Mais d'abord, le prude notaire ne trouvait pas convenable à un président de tribunal de première instance d'aller à Paris pour y faire capituler les créanciers et y prêter les mains à un tripotage qui froissait les lois de la stricte probité. Puis, n'ayant pas encore entendu le père Grandet exprimant la moindre velléité de payer quoi que ce fût, Il tremblait instinctivement de voir son neveu engagé dans cette affaire. Il profita donc du moment où les dégracins entraient pour prendre le président par le bras et l'attirer dans l'embrasure de la fenêtre. « Tu t'es bien suffisamment montré, mon neveu, mais assez de dévouement comme ça. L'envie d'avoir la fille t'aveugle, diable. Il n'y faut pas aller comme une corneille qui abat des noix. Laisse-moi maintenant conduire la barque. Aide seulement à la manœuvre. » « Est-ce bien ton rôle de compromettre ta dignité de magistrat ?» Dans une pareille, il n'acheva pas. Il entendait M. Grassins disant au vieux tonnelier, en lui tendant la main, « Grandet, nous avons appris l'affreux malheur arrivé dans votre famille. Le désastre de la maison Guillaume Grandet et la mort de votre frère. Nous venons vous exprimer toute la part que nous prenons à ce triste événement. »« Il n'y a d'autre malheur, » dit le notaire en interrompant le banquier, que la mort de M. Grandet Junior. Encore ne se serait-il pas tué s'il avait eu l'idée d'appeler son frère à son secours. Notre vieil ami qui a de l'honneur jusqu'au bout des ongles, compte liquider les dettes de la maison Grandet de Paris. Mon neveu, le président, pour lui éviter les tracas d'une affaire toute judiciaire, lui offre de partir sur le champ pour Paris afin de transiger avec les créanciers et les satisfaire convenablement. Ces paroles confirmé par l'attitude du vigneron, qui se caressait le menton, surprirent étrangement les trois des Grassins qui, pendant le chemin, avaient médit tout à loisir de l'avarice de Grandet en l'accusant presque d'un fratricide. Ah. Oh, je le savais bien, s'écria le banquier en regardant sa femme. Que te disais je en route, madame des Grassins? Grandet a de l'honneur jusqu'au bout des cheveux et ne souffrira pas que son nom reçoive la plus légère atteinte. L'argent, sans l'honneur, est une maladie. Il y a de l'honneur dans nos provinces. Cela est bien, très bien, Grandet. Je suis un vieux militaire. Je ne sais pas déguiser ma pensée. Je la dis rudement. Cela est mille tonnerres sublimes. Alors, sublime et bien cher répondit le bonhomme pendant que le banquier lui secouait chaleureusement la main. Mais ceci, mon brave grandet, n'en déplaise à monsieur le président, reprit des grassins, est une affaire purement commerciale et veut un négociant consommer. Ne faut-il pas se connaître au compte de retour, au débours, calcul d'intérêt Je dois aller à Paris pour mes affaires et je pourrais alors me charger de... Nous verrions donc à tâcher de nous arranger tout, tout tous deux, dans les possibilités relatives et sans m'engager à quelque chose que je ne voudrais pas faire, dit Grandet en bégayant. Parce que, voyez-vous, M. le Président me demandait naturellement les frais du voyage. Le bonhomme ne bredouilla plus ces derniers mots. <rire> « Eh dit Madame des Grassins, mais c'est un plaisir que d'être à Paris. Je paierai volontiers pour y aller, moi. » et elle fit un signe à son mari comme pour l'encourager à souffler cette commission à leurs adversaires coûte que coûte. Puis elle regarda fort ironiquement les deux cruchots qui prirent une mine piteuse. Grandet saisit alors le banquier par un des boutons de son habit et l'attira dans un coin. « J'aurais bien plus de confiance en vous que dans le président, lui dit-il. Puis il y a des anguilles sous roche, ajouta-t-il en remuant sa loupe. « Je veux me mettre dans la rente. J'ai quelques milliers de francs de rente à faire acheter, et je ne veux placer qu'à quatre-vingt francs. »« Cette mécanique baisse, dit-on à la fin des mois. Vous vous connaissez à ça, pas vrai ?»« Pardieu Eh bien, j'aurai donc quelques mille livres de rente à lever pour vous. Hmm, »« Pas grand-chose pour commencer, motus. Je veux jouer ce jeu-là sans qu'on n'en sache rien. » Vous me concluriez un marché pour la fin du mois, mais n'en dites rien aux cruchot, ça les taquinerait. Puisque vous allez à Paris, nous y verrons en même temps, pour mon pauvre neveu, de quelle couleur sont les atouts. » Voilà qui est entendu. « Je partirai demain en poste, » dit à haute voix des grassins, « et je viendrai prendre vos dernières instructions. à À quelle heure ?»« À cinq heures, avant le dîner, » dit le vigneron en se frottant les mains. Les deux parties restèrent encore quelques instants en présence. Des Grassins, dit après une pause en frappant sur l'épaule de Grandet, il fait bon avoir de bons parents comme ça. Oui, oui, sans que ça paraisse, répondit Grandet, je suis un bon parent. J'aimais mon frère, et je le prouverai bien, si ça ne coûte rien. Nous allons vous quitter, Grandet dit le banquier en l'interrompant heureusement avant qu'il acheva sa phrase. « Si j'avance mon départ, il faut mettre en ordre quelques affaires. »« Bien, moi-même, rapport à, à ce que vous savez, je vais me retirer dans ma chambre des délibérations, comme dit le président Cruchot. »« Reste, je ne suis plus monsieur de Bonfond, » pensa tristement le magistrat, dont la figure prit l'expression de celle d'un juge ennuyé par une plaidoirie. Les chefs des deux familles rivales s'en allèrent ensemble. Ni les uns ni les autres ne songeaient plus à la trahison dont s'était rendu coupable grandet, le matin envers le pays vignoble, et se sondèrent mutuellement mais en vain pour connaître ce qu'ils pensaient sur les intentions réelles du bonhomme en cette nouvelle affaire.